One Qibla présente, comprendre le Qur'an, l'essentiel du tafsir. Bismillah, alhamdulillah, ala sallallahu Inna alhamdulillahi wa nasta'inuhu wa ta'ala min anfusina wa min a'malina. wa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 en en FO, niker, of on and och han skapade från henne en man och han födde från dem många män och kvinnor. Och tro Allah, de som talar om honom är de bästa. Det är Allah som är saffat Tafsir saffat Euh, d'un groupe de ayats qui nous décrivait ce qui se passait dans le paradis, dans Al-Jannah après une description antérieure de anar nar et de ce qui se passe à l'intérieur de l'enfer donc c'est euh, ce que contient une bonne partie ici de sourate As-Safi donc Allah Subhanahu Wa Ta'ala, il nous parle comme on a mentionné lors de notre dernière séance ici d'une discussion entre les gens du paradis, les gens de Al-Jannah Et que l'un d'entre eux, il disait, il parlait de son compagnon dans cette vie du bas-monde qui essayait de l'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et euh, à la fin, Allah azza wa jalla, il dit subhanahu wa ta'ala, c'est ça la place qui doit se mériter, c'est ça la place qui mérite qu'on fasse des sacrifices et qu'on travaille, c'est euh, la place là où il y a. Là où il y a les délices, les grandes délices de Al-Jannah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, on commence à partir de la Ayah 62. Et encore une fois, Allah Azza wa ici, il nous décrit euh, dans ce passage, une partie de ce qui se passe à l'intérieur de l'enfer, dans Jahannam. Donc, ça commence avec l'enfer, après ça, Al-Jannah, paradis, après ça, ça revient encore une fois à l'enfer. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la Ayah numéro 62, « Il dit, subhanahu wa ta'ala, « C'est أم شجره c'est un appel ici à faire une comparaison est-ce que ceci est meilleur comme séjour ça veut dire ce qui est décrit auparavant juste avant précédemment dans est-ce que c'est ça Un séjour qui serait meilleur Ou bien Chajarat Az-Zaqoum C'est quoi Chajarat Az-Zaqoum C'est un arbre, c'est une chajara qui est en enfer qui s'appelle Az-Zaqoum et les ulamas ils disent C'est en quelque sorte le séjour et ce qui est préparé pour les gens de l'enfer Et c'est pour ça que les ulamas ils disent ici Les gens de l'enfer Parce qu'ils doivent se nourrir en, en quelque sorte. Alors comment est-ce qu'ils seront nourris en enfer Ça ne sera pas la même nourriture que les gens du paradis ici, Naïm ou Ahli Al-Jannah. Non, il dit subhanahu wa ta'ala, ça va être shajarat azzaqoum. Et l'ulama, il dit, ça veut dire les gens de l'enfer seront forcés de consommer de cet arbre là qui est l'arbre de Zaku mais on peut déjà imaginer le fait que ce soit un arbre qui est en enfer on peut déjà imaginer que c'est loin d'être quelque chose de bon pour nous bien quelque chose de délicieux ou autre chose et les ulama ils disent ils seront contraints forcés de consommer de l'arbre de Zaku mais c'est pour ça certains ulama ils disent dans la langue arabe quand on dit quelqu'un al matta'am Le, euh, le verbe qui est relié ici à Zakkoum, qui est Zakkoum, c'est lorsque quelqu'un, il va avaler quelque chose malgré lui. Quelqu'un qui n'a pas vraiment le goût. On peut imaginer ici quelqu'un... Par exemple, on lui impose d'avaler des médicaments, par exemple, parce que c'est nécessaire pour lui. Et que le goût est atroce, par exemple, de ces médicaments, ou bien l'expérience est atroce. Alors, on appelle ça ici « tazakoum ». Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a nommé ici « shajarat azakum. Az et comme les ulamas, ils disent « Allah ta'ala a'alam », soit que ce soit un type d'arbre qui est en enfer. Donc, ce n'est pas un arbre qui s'appelle azakum, c'est un type, une catégorie d'arbre qui s'appelle « ou bien certains ils disent il se peut que azakum soit un seul arbre en enfer mais c'est un mais c'est un seul arbre qui est immense quelque chose d'immense et qui s'étend à travers tout l'enfer peut-être de qu'il y a des branches partout en enfer tout comme dans le paradis il y a un arbre selon certaines narrations qui s'appelle l'arbre de toobah et que selon certaines narrations les branches de cet arbre là eh bien Euh, elles sont présentes partout dans le paradis et à l'intérieur de chaque domicile, donc il se peut ici que l'arbre de Zakoum, ça soit la même, la même chose en, en quelque sorte, c'est la même idée, c'est un seul arbre mais qui est tellement énorme que ça s'étend un peu un peu partout et Allah azza wa jalla in usit tis shadr az Allah subhanahu wa ta'ala aussi il surat al-waqia quand il dit subhanahu wa innakum ayyuhadh-dallun al min shajarim min zaqoum et juste après ça 63 il dit subhanahu wa ta'ala inna ja'alnaha fitnatan lid-dhalimin Qu'on a fait de cet arbre-là, cet arbre de Azzaqoum, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cet arbre-là une fitna pour les injustes, pour ceux qui sont al-zalimine. Alors, c'est quoi le mot fitna Soit que cela veut dire une épreuve, on va, revenir, on va revenir vers cela. Mais dans la langue arabe, le mot fitna aussi, il fait référence à la punition. Donc, selon certains ulama, il ja'alna ha fitna al-zalimine. Ça veut dire Allah Azza wa il a fait de l'arbre de al une punition pour les injustes, pour les mouchriquines, pour les kafirines, iyadabillahi subhanahu wa taala. Donc là, selon ce tafsir, le mot fitna ici, Fait référence à la punition. Selon un autre tafsir, il y a une autre opinion ici, que elle fitna ici, c'est l'épreuve. Pourquoi Parce que selon certaines narrations, lorsque initialement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit et il a parlé de l'arbre de sallallahu alayhi aux mouchriquines, aux polythéistes de la Mecque, certains parmi eux, ils ont commencé à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi de l'arbre de Azzaqoum ils ont dit quoi Selon encore une fois regardez ici comment ce que Shaitan subhanallah il égare l'être humain, ils ont dit sahibukum yunbiukum anna fin <'en> nari shajara, cet omla là Muhammad alayhi wa sallam, cet omla. là et eh bien il prétend, il vous dit qu'en enfer il va avoir un arbre shajara. <m 'en> et on le sait que le feu, qu'est-ce que ça fait ça brûle, ça consomme, ça détruit les arbres, alors il n'y a pas Ah, Il n'y a rien à craindre, ça veut dire si cet arbre là vraiment existe en enfer, l'arbre de Azako, il va être rapidement détruit par les feux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que c'était une fitna pour eux. Pourquoi? Parce que un euh, c'est un examen, c'est un test ici de l'Iman des gens au bien du degré de leur kufre et de leur moquerie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et, et ainsi de suite souvent, que, euh, souvent on le sait que les informations ici, l'akhbar, ça veut dire les choses reliées à la akida au monde de l'invisible et ainsi de suite et bien c'est une fitna, c'est une épreuve pour ibad pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour notre Iman en Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite et bien sûr Allah Azza wa c'est pour ça il nous dit dans sourate al-Isra وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّةِ araynaka إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله عز وجل يخوفهم الله سبحانه وتعالى إلا إلا qu'il ait peur de lui subhanahu wa ta'ala, qu'il soit terrifié de la punition d'Allah azza Mais qu'est-ce qui arrive à la place lorsque Allah leur parle de sa punition et ainsi de suite Eh bien, les plus durs des kafirines, ce ne fait que les éloigner plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement leur cœur sceller, subhanahu wa scellé. Alors, leur logique, bien sûr, elle est fausse ici, leur logique. Pourquoi Parce qu'ils ont fait un quias, ils ont fait une comparaison, une analogie Par rapport aux arbres de la dunya qui sont, euh, qui sont rapidement bien sûr consommés par le feu, ce n'est pas la même chose pour Shajarat al-Zaqoum parce que Allah Azza wa nous dit ici dans la ayah juste après, dans la ayah qui est 64, ilna Shahdaraatun taqrodufi as c'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Cet arbre-là, il ne vient pas de la dunya, il ne vient pas de la terre. Il vient de l'enfer, il est fait d'enfer, il est créé à partir de l'enfer. Sa source en tant que telle, c'est du feu, c'est de l'enfer. Et de ce fait, ce n'est pas un arbre qui est brûlé par l'enfer. Il est fait partie de l'enfer en tant que telle. Ce n'est pas comme les arbres de dunya. Donc de ce fait, dans cet ayat 64, non seulement il y a une réponse à leur shubha ici, à leur moquerie, Mais de deux aussi il y a un takhwif Allah azza il nous fait peur ici que cet arbre là il est terrifiant parce que quelque chose que sa source C'est l'enfer. On le sait bien, comme ils disent en arabe, ici, la source de, quel, de quelque chose, là où, euh, la, la place d'où une chose elle va parvenir, eh bien, ça indique quoi? Ça indique que cette chose-là, elle prend la même nature. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si on va mettre Euh, en agriculture, par exemple, si on va planter des arbres ou des graines ou autre chose, on le sait que le type de terre qu'on va choisir, la qualité de la terre va avoir un impact sur la qualité des fruits qui vont... Qui vont sortir ici, c'est exactement, exactement la même chose dans quelque chose qui sort de l'enfer. On peut imaginer ici que ces fruits, que ces goûts seront atroces. subhanahu wa taala et c'est exactement ce que Allah subhanahu wa taala il nous décrit dans la ayah numéro 65 lorsqu'il nous dit subhanahu wa taala طلعها كانه رؤوس الشياطين que ces sont comme des têtes de diable des têtes de démons donc là Allah azza wa nous décrit les fruits qui seront consommés par les gens de jahannam a'yad subhanahu wa ta'ala que ces fruits -là, on peut pas Allah alors comment est Les fruits de Az-Zaqoum, Subhanahu wa Taala, ils sont comparables aux têtes des shayatin. Alors, c'est quoi les têtes des shayatin ici Soit que c'est les têtes des shayatin, ça veut dire les têtes des démons, le shaytan, comme on le sait ici au sens le plus le plus commun. Et euh, quelqu'un pourrait nous dire, mais comment se fait-il On ne sait pas comment, euh, on n'a jamais vu un shaytan, on n'a jamais vu un shaytan de djinn par exemple. Alors comment est-ce qu'on pourrait comprendre Les ulama ils disent ici, Parce que c'est quelque chose ici qui est inné en nous. Ça fait partie de notre fitra qu'on sait que les shayatins, Eh bien, leur forme, elle est répugnante, elle est apeurante, elle est atroce et ainsi de suite. C'est pour ça, habituellement, les gens, quand ils comparent quelqu'un ou quelque chose, alors au pire, ils vont dire ça, c'est comme un shaitan. Ça a l'air d'un shaitan. Il ressemble à un shaitan. Alors... On peut comprendre ici que c'est quelque chose d'atroce à voir ou bien quelque chose quelque chose de terrifiant et de moche et ainsi de suite. C'est pour ça que Wahb Ibn Munabbih, alayhi taala, comme dans certains narrations il nous dit, شعور Nous dit que les cheveux des Shaitan Eh bien, ils pointent vers le haut. Vous savez, même dans les dessins animés, ainsi de suite, quand ils veulent comme ça montrer un shaitan, eh bien, ils vont mettre toujours les, les cheveux qui pointent vers le haut. Est-ce qu'on a déjà vu le shaitan On n'a pas vu le shaitan en tant que tel. Mais encore une fois, Allah Azza wa Jalla, il a mis dans notre, dans notre fétra une idée ici générale de cette forme, euh, de cette forme répugnante des shayatins. Iyadabillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, Les fruits, encore une fois, c'est quoi, quoi Ça ressemble à quoi les fruits de Azzaquim Iyadabillahi subhanahu wa ta'ala. Selon un autre tafsir ici, certains uléma ils disent, ça fait partie ici les shayatin, c'est une forme de de de serpent. D'arbon mina al qui s'appelle le shaitan. Les Arabes ils appelaient ça le shaitan. Donc selon certains tafsirs, ce n'est pas les têtes des shayatin, ça veut dire les shayatin en tant que telle. Non, c'est plutôt les les serpents ici que c'est comparable à des têtes de serpents ser de certaines formes de, euh, de de serpents. Et certains ulama aussi, de selon un autre tafsir ils disent le shaitan ou les plutôt. Ça c'est le nom d'un arbre qui existait quelque part dans l'Arabie. Un arbre qui était encore une fois répugnant, qui n'était pas très très beau. Que les Arabes ils appelaient au-dessus les têtes de Shaitan. Alors Allah Azza wa Jal il a comparé ça à cela. Allahou Taala a Alors, il nous dit, Subhanahu wa Taala dans la ayah numéro 66. la minha. minha albutun. Ils doivent certainement en manger. Et sans remplir le ventre. Ça veut dire les gens de l'enfer, ils n'auront pas d'autre choix que de manger de cet arbre-là de Al Zaqoum et de remplir leur ventre de l'arbre de Azzaqum. Donc ça c'est la nourriture des gens de l'enfer. Qu'en est-il de leur boisson Qu'est-ce qu'ils vont boire Il dit Subhanahu wa ta'ala « Inna lahum alayha la shawban min qu'après avoir consommé des fruits de Zakom, ils vont avoir un, un shoub. Ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante, ils vont boire de l'eau bouillante, ça c'est Al-Hamim, Iyad Abillahi subhanahu wa ta'ala, on sait qu'habituellement l'être humain lorsqu'il va manger, il va boire après cela, donc souvent on mange et on boit en même temps, euh, surtout si encore une fois on peut imaginer ici que Shajarat azakum c'est quelque chose qui est très dur à avaler, donc c'est comme si les gens de l'enfer, Iyad Abillahi azza ils vont demander secours, quelque chose à boire, et là, Qu'est-ce qu'on va leur pr présenter Qu'est-ce qu'on va les forcer à boire Eh bien, ils vont boire une mixture ici qui s'appelle al-hamim. Al-hamim, ils disent c'est de l'eau qui est bouillante. Ça, c'est le sens de al-hamim dans la langue arabe. Et d'autres ulama, ils disent, c'est de l'eau bouillante mais qui est avec du pu et avec, euh, avec de la rouille avec Assadid et avec les déchets qui sortent des gens de l'enfer. subhanahu wa taala que tout ça, ça va être avec de l'eau bouillante et que les gens de l'enfer, eh bien, ils se rendent Uh, ils sont contraints à le boire billahi wa ta'ala comme Allah azza wa il nous décrit uh, une autre scène aussi dans le coran al-karim wa yastarithu yughathu wa ta'ala Amah ahum c'est quelque chose qui va brûler l'intérieur et le fond de cette personne là qui est en enfer al-Gafiyah il dit subhanahu wa taala la ayat numéro 628, ثم إن La ila al-Jahim. Puis, leur retour sera vers la fournaise. Ça veut dire, après tout cela, ils vont revenir vers Al-Jahim, vers un autre lieu de Jahannam, qui est Al-Jahim, qui est la fournaise en tant que tel. Ça veut dire les feux, Billahi subhanahu wa ta'ala. Donc là, on peut déjà apprendre qu'il y a en enfer, Iyadu Billahi azza wa différents lieux. Et différentes formes de punition. C'est pour ça il dit subhanahu wa ta'ala dans une autre ayat. Ya tofouna bayna ha wa bayna hamimin an. Comme dans sourate ar-Rahman. Alors ici, les gens de l'enfer, il bil a Nabila Azzawajal, ils, ils sont pris d'une pièce à une autre. D'un lieu à un autre. Différentes formes de punition. Et certains ulama ils disent ici à propos de cette ayat, la ayat numéro 68. Thumma innama qi lahum la ilal jahim. Leur sieste sera où? La sieste ici c'est pas au sens nécessairement de dormir Ils disent, dans la langue arabe. La qayloula c'est le fait de se reposer après le bohr ici à la, la, la mi-journée. Alors leur maqil, leur euh, qayloula ici, leur forme de sieste. Où est-ce qu'ils vont se reposer Ils vont se reposer fi al-jahim. Iyadu billahi subhanahu wa taala Donc habituellement quelqu'un il va, il va manger. Donc il va manger environ mettant juste avant l'heure de bohre. La personne va manger. Après ça, elle va dormir. Elle va prendre une sieste, un repos ici. Les gens de l'enfer, ils vont, ils vont manger de, de zakoum. Ils vont boire de cette eau bouillante. Et lorsqu'ils voudront se reposer, prendre un repos, eh bien ils vont revenir vers Al-Jahim. Iyadabillahi subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi toute cette punition? Pourquoi tout ça? Est-ce que quelqu'un va nous dire mais Allah azza wa Jal, il est rahim, il est miséricordieux, subhanahu Allah Azza aime que ses serviteurs soient, soient sauvés et qu'il entre au pardi ainsi de suite alors dans la ayah, dans le groupe de ayah juste après avec lequel on commence maintenant de 69 jusqu'à 74 Allah Azza il nous explique c'est quoi la raison derrière ça que Allah Azza il n'est pas un juste subhanahu wa ta'ala il dit subhanahu wa ta'ala C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. Leurs ancêtres étaient dans l'égarement. Ils n'étaient pas sur le droit chemin. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à ici C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres sur l'égarement et Allah Azza wa Jalla leur a envoyé des prophètes Allah Azza wa Jalla a envoyé beaucoup de prophètes et de messagers à chaque fois que les gens ils deviennent corrompus alors pour que la prochaine génération ici ne naissent pas dans ne grandissent pas dans la confusion elle va dire nos ancêtres c'est ça ce qu'ils nous ont dit de faire, on ne connaît pas, on pense que ça c'est la vérité, c'est les bonnes choses à faire et ainsi de suite, non Allah Azza wa Jalla, il dit subhanahu wa ta'ala ils ont trouvé que leurs ancêtres étaient égarés alors ils n'ont en fait que de suivre de façon aveugle sans se questionner sans demander de questions sans utiliser leur aql, leur raison que Allah subhanahu wa ta'ala ne, ne leur a accordé ni même ici la risala le message et les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala fahum ala la ayah numéro 70 Allah subhanahu wa ta'ala il dit ils précipités sur leurs traces sans réfléchir de façon comme ça, rapide, de façon instantanée et réactive ils ont dit, voilà, ça c'est la religion de nos ancêtres, on devrait faire exactement la même chose « a'malihim » Il, euh, il les imitait même dans les pires des choses. Il disait « Mon père faisait, mon grand-père faisait alors de ce fait, moi aussi je dois, je dois faire » à la place de dire « Je dois chercher la vérité ». Eh bien, ils ont préféré suivre la culture de leurs ancêtres comme ça, ave, ave, de façon aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ça, ce n'est pas une exception. Eh bien, que c'était malheureusement... La règle à travers l'histoire de l'humanité, c'est pour ça qu'il dit Subhanahu wa Ta'ala dans la AS 71, <t 'en> que en effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés du chemin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, du chemin de al haq Ils ont suivi plutôt le chemin de Shaitan, Riyadhabilah Azawodal. Ils ont adoré d'autres divinités avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils ont rejeté. Les croyances ou bien la croyance de l'akhirat, ils commettaient al-shirk aïyadabillahi azzawajal et ainsi de suite. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils étaient complètement ignorants qu'ils n'avaient pas de source de guider ici, de source de salut. Non, bien au contraire, il nous dit subhanahu wa ta'ala dans la ayah numéro 72. wa laqad arsalna فِيهِم مُنْدِرِينَ fanzur. Caifa, كان Tibetou, el il dit Subhanahu wa Ta'ala, nous, nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs, ça veut dire des prophètes et des messagers dans les nations antérieures. Et il dit Subhanahu wa Ta'ala dans la ayah 73, regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis. Alors regarde, c'est quoi Quel était leur sort Pourquoi Parce que ce ne fut pas la faute des... Ils n'étaient pas, il, il, il pas égarés du chemin d'Allah Azzawajal Faute de, de, de présence de prophètes ici Pour les avertir Ils avaient des prophètes Allah Azzawajal leur a envoyé des prophètes Mais il dit Qu'est-ce qu'il est advenu de eux Quel était leur sort à la fin C'était un mauvais sort Un très mauvais sort La punition d'Allah Azzawajal Pourquoi Parce qu'ils ont préféré Encore une fois Suivre la culture Suivre les pratiques de leurs ancêtres que suivre les prophètes et les messagers. Alors, la plupart parmi eux, la règle, c'est que c'était une mauvaise conséquence, c'était une mauvaise fin pour toutes ces nations et ces communautés antérieures. À part ici, une exception, une minorité, qu'il nous décrit, subhanahu wa ta'ala, dans l'aïa 74, « "Illa عِبَادَ al الْمُخْلَصِينَ » Exception, « Faites des élus ». Parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les serviteurs élus d'Allah azawajal ont été épargnés. Alors cette, cette parole ici, ou bien ce passage, ibad al-Mukhlasin, il se répète un peu dans sourate As-Safat. Ce qui les élus d'Allah azawajal. et bien c'est les croyants, les croyants sincères. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont suivi le chemin d'Allah azawajal. ils sont une minorité à travers l'histoire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 Moukhlis, c'est l'action de la personne, celui qui fait le ikhlas, celui qui est mouahid, celui qui est monothéiste, celui qui n'adore pas d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est quoi le petit lien ici entre les deux Eh bien, en faisant le tawhid d'Allah azza wa en étant une personne sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, la personne fera partie de l'élite des personnes choisies auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui sont épargnés de la punition dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, bien au contraire, Ou bien, bien plus que cela, ils auront la, la meilleure des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah azza nous a parlé de ces nations du passé. Qu'est-ce qui leur est arrivé, comme ça, de façon globale, de façon générale. Ce qui vient après, c'est que azza wa il va nous parler de l'histoire de certains des prophètes, alayhimu salatu wa salam De façon brève, comme ça, des petits blocs dans sourate As-Safat, qui résument ce qui est détaillé dans d'autres sourates. À, à, au, à, en ce qui a trait encore une fois à la vie des prophètes Rasul, wassalam, Les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala Les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala Et Allah Jalla, dans ces ayats il va nous décrire ici le contraste encore une fois Entre l'élu d'Allah azza wa Jalla, qui est le prophète ou parfois ceux qui étaient avec lui par rapport à ceux qui ont péri, ceux qui ont été détruits, à part une seule exception qui était rare. On va voir tout à l'heure, plus tard, dans cette surah, avec le peuple d'un seul prophète, d'Allah, qui n'a pas été détruit, que Allah, Subhanahu wa Taala il les a guidés vers le droit chemin. Alors, on commence ici à partir de la ayah numéro 75, et ça commence avec l'histoire du prophète, Nuh alayhi assalam salam le prophète Noé alayhi salam qui était le premier messager d'Allah ici en termes chronologiques pas le premier prophète mais plutôt le premier messager le premier rasoul, celui qui avait le statut de rasoul, c'était Nuh alayhi as-salam il nous dit subhanahu wa ta'ala et Noé, nous, Noahalay nous, salam avait imploré notre secours. Il avait euh, il avait fait appel à Allah subhanahu wa ta'ala et il dit subhanahu wa ta'ala et nous qui sommes les meilleurs des euh, le meilleur répondeurs, ça veut dire celui qui exauce les prières. Ça veut dire lorsqu'on fait le doua, lorsqu'on fait un ida et ce ça veut dire c'est appeler au secours, appeler à l'aide, faire un appel. Alors Le meilleur répondeur qui exauce nos prières, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fala nama al ay Aïnama al nahu. C'est quoi l'histoire de nous, salam de façon très brève, comme on la connaît, mais on la rappelle ici, c'est que... Nuh alayhi salam il a pris beaucoup de temps énormément de temps à inviter son peuple vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lamithafihim 1000 ans إلا 50 ans. 950 années à appeler son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé toutes les méthodes possibles comme c'est décrit dans sourate Nuh, toutes les méthodes possibles Nuh alayhi salam, il les a essayées. Et malgré cela, la réponse était très très faible. La majorité des personnes étaient défavorables au message de nous, se sont détournés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bien sûr, à un certain moment donné, même pour un prophète, même les prophètes, eh bien, ils perdent espoir pendant... Pas en la miséricorde d'Allah Azza wa mais en la possibilité que ces gens-là soient, soient guidés. Parce que là, ça devient un peu trop après 950 années que les gens ne veulent plus suivre le message d'Allah Azza wa Jal. Encore pire que cela, il continue à faire du mal à nous, à se moquer de lui, ainsi de suite. Encore une fois, comme on l'a dit, à chaque fois, ça se passait comme ça, avec les différentes nations en général, à travers l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici, comme disent les Il a demandé à Allah, il a demandé l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « Allah, je suis défait, je suis... Euh, je, suis, euh, je suis incapable. Je suis faible. Euh, je ne peux rien plus faire. Et je suis euh, minoritaire en quelque sorte. Fantasser, ya Allah. Alors accorde-moi la victoire contre mon peuple et contre ses kafirines. Alors comme dans certains ayats aussi, dans d'autres ayats, ça nous décrit ici le dua de nous alayhis Parce qu'encore une fois ici, Allah jalla n'a pas décrit le dua de nous alayhis Il a seulement dit que Uh, que, al Allah azza wa jalla nuh halayhi salam il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala mais ça ne décrit pas c'est quoi le doua de nuh alayhi al salam alors il dit subhanahu wa ta'ala dans d'autres ayats c'était quoi le doua et l'invocation de nuh alayhi salam قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يا الله نلص غيان دي كافرين sur cette terre, aucun sur cette terre. Et dans notre ayah aussi rabbi surni ala al qawmi Al Mufsidin att han inte subhanahu wa ta'ala. Alla människor som inte förstår det är förvånade över det. Alla människor som inte förstår det är förvånade över det. Alla människor som inte förstår det är förvånade över det. Alla människor som det är förvånade över det. Alla Allah subhanahu wa ta'ala Il a répondu au dua De Nouha alayhi salam Exactement comme Nouha alayhi salam Il voulait Exactement ce que Nouha alayhi salam Il a demandé Allah azza wa jell Il lui a accordé subhanahu wa ta'ala Alors il dit subhanahu wa ta'ala On passe maintenant à l'ayat numéro 76 Allah azza wa jell Il dit que Nous le sauvâmes Lui et sa famille D'une terrible Calamité. Allah Azza wa il a sauvé nous, alayhi salam, Allah Azza wa il a sauvé toute la famille de nous, alayhi salam, à part, bien sûr, un seul enfant de nous, alayhi salam, comme c'est décrit dans l'autre, dans l'autre, euh, dans l'autre, dans d'autres ayats, plutôt. Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, on l'a sauvé. Allah Azza wa Jal, il l'a sauvé de quoi De la grande calamité. C'est quoi cette grande calamité Selon certains ulama, la grande calamité ici, c'est Bien sûr, le déluge ici, que c'était la punition qu'Allah Azza wa a envoyée contre le peuple de Nouha alayhi as-salam. Eh bien, les seuls qui étaient épargnés, comme dans certaines narrations, c'est que Azza wa il a épargné seulement Nouha alayhi as-salam, les enfants de Nouha alayhi as à part bien sûr un seul fils, et les épouses des enfants de Nuh alayhi salam qui étaient croyants encore une fois à part un seul fils de Nuh alayhi salam celui qui ne voulait pas suivre le chemin de, de la vérité donc encore une fois la grande calamité mentionnée dans cet ayat selon certains ulema c'est le déluge, la grande punition Allah a sauvé Nuh et sa famille selon une autre, un autre tafsir tout à fait aussi tout autant valide ici la grande calamité c'est le mal Que, euh, auquel nous alayhi salam il faisait face le mal qui venait de son peuple ici abiyyatou qawmihi riadabillahi subhanahu wa ta'ala encore une fois on peut imaginer ici ce n'est pas quelque chose ici parce qu'Allah il nous décrit ici l'histoire en quelques ayats mais ce n'est pas aussi court que le moment lors duquel on récite les ayats essayez d'imaginer un, un prophète d'Allah alayhi salam qui pendant 950 années 950 années il est patient à inviter les gens vers Allah alayhi salam et malgré cela les gens ne veulent pas suivre la vérité. Bien au contraire, ils ne font que euh, accroître et s'empirer dans le mal. Alors, on peut imaginer ici, bien sûr, la la colère d'Allah sur ces gens-là, et on peut imaginer aussi le mal et la la difficulté les difficultés à travers des des alayhi salam il est passé c'est pour ça que Allah azza wa il dit on l'a secouru il dit subhanahu wa ta'ala ayet numero 77 wa ja'alna dhurriyatahu humu al-baqinah wa ja'alna dhurriyatahu hum al-baqin nous faim de sa descendance les seuls survivants toutes les autres familles à part la famille de Noe alayhi salam et biab al ety détruites, elles ont été détruites par Allah Subhanahu wa Taala lors de ce déluge. C'est pour ça que tous les êtres humains qui existent aujourd'hui sur cette terre, ils font partie de la descendance de Nuh alayhi salam. Comme certains, ulamas, ils appellent Nuh alayhi salam le deuxième père de l'humanité. Donc après Adam alayhi salam, toutes les autres familles ont été détruites, toutes les autres personnes ont été détruites à part la famille de Nuh alayhi salam. Et euh, encore une fois, on est tous de la descendance de Nuh alayhi as -salam. Il dit subhanahu wa ta'ala ayat numéro 78 وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ Et nous avons perpétué sans souvenir Dans la postérité. Cette ayah ici avec les deux autres ayats qui vont venir après, eh bien, elles vont se répéter très souvent dans cette sourate, dans cette sourate as -Safi. Donc, on va, on va faire leur tafsir maintenant. Après ça, on ne va pas revenir au tafsir à chaque à chaque fois parce que ça va se répéter euh, de façon exacte ou bien de façon approximative pour certains des prophètes qui seront cités par la suite. Il dit subhanahu wa ta'ala et تركنا عليه في الاخرين. Sekwal akhirin, l akhirin les générations qui viennent après les allal wa al akhir, il y a le premier le dernier. Le premier c'est les premières générations comme dans le temps de nous alayhi salam, ça c'est les premières générations de l'humanité. Il y a les dernières akhirin, ça veut dire ce qui est postérieur ici, ça peut faire référence à Isa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi et les croyants jusqu'à jusqu'à la fin des temps. Alors Allah azza wa jalla, a laissé ici Une belle appréciation, un beau nom une belle euh, euh, une, une, une belle image pour nous alayhi salam comme il dit ici ibn abbas bi il est toujours cité avec de belles paroles c'est c'est l'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala remarquez comme j'ai dit que ça va se répéter par la suite pour les autres prophètes alayhi fi remarquez comment Allah azza wa subhanahu wa ta'ala élever le statut des prophètes qu'à travers l'histoire et jusqu'à la fin des temps, les personnes même de différentes religions, même les personnes parfois qui sont euh, qui même se disent par exemple kafir ate autre chose ils, la plupart du temps, on ne parle pas ici des exceptions, on parle de la plupart du temps à travers l'histoire, les gens ils respectent des personnes comme nous, on sait que nous, c'était une grande figure de l'histoire, même ceux qui ne croient pas que en a à Zodia les prophètes et ainsi de suite. Alors sans parler ici, bien sûr, des croyants. Tous les croyants après nous, de toutes les nations, eh bien, ils apprécient, ils aiment nous, ils parlent du bien de lui, ils parlent de, du bien de son histoire et ainsi de suite. Alors la moquerie, c'était réservé autant de nous, et ces personnes-là, eh bien, ils ont péri, ils ont été détruits par le déluge. Hier. Allahumma subhanahu wa taala. Mieux que tout cela, bien sûr, ce n'est pas le fait que nous on parle du bien de nous. Alléluia. Mieux que tout cela, c'est que les prophètes qui sont venus après nous. Alléluia. Ils parlent du bien de lui parce que rappelons-nous ici que chaque prophète qui vient, eh bien, les prophètes, ils avaient des modèles à suivre. Et pour les prophètes qui sont venus après nous. Alléluia. Eh bien, ils se sont entre autres inspirés de nous. Alléluia. Que nous. Alléluia. C'était, c'était, euh, c'était. Comme on dit ici, un mafal salih, c'était un bel exemple pour eux, un modèle qu'il voulait qu'ils voulaient suivre. Al-Salam ou Al-Hassan, en passant les ulama ils disent, ou bien je vais laisser cette information, inshallah, après la troisième ayah qu'on va traiter. Alors ici, il dit, subhanahu wa ta'ala, Salamun ala Nuhim fil alamin, ayah numéro 79, il dit, Paix sur Nuh, alayhi salam, que le salut soit sur Nuh, alayhi salam, dans Tout l'univers. Alors ici, certains ulama, ils ont lié cette ayah à la ayah juste avant. Ils disent que cette ayah-là, elle explique la ayah juste avant. Ça veut dire, c'est quoi Cette belle appréciation que Allah Azza wa Jalla il a laissé pour nous, alayhi salam. C'est entre autres ici le salut, le salam que incluant notre oumma et les oumma du passé, les oumma avant nous. Lorsqu'on parle de Nuh, qu'est-ce qu'on dit? Nuh, alayhi assalam. Que le salut, que la paix soit sur lui. C'est alors, que la paix soit sur nous, alayhi sallam, fil alamid, dans tout l'univers. Ça veut dire ici au moins l'univers ici des êtres humains des croyants. C'est jusqu'à la fin des temps, fil jam'i al-tawaf, fil al dans toutes les nation des nations des, des êtres humains alors il dit subhanahu wa ta'ala ayah numéro 80 inna kadhalika nadzi almuhsinin sart ainsi Récompensons-nous les bienfaisants, ceux qui font le bien, ceux qui font amal les bonnes œuvres. Et bien là Azawajel, il va les récompenser ceux qui sont muhsin, ceux qui sont bienfaisants dans leur ibadat Allah dans leur adoration d'Allah Subhanahu wa Taala. Ceux qui sont aussi bienfaisants envers les autres, les autres créatures d'Allah Azawajel, que ce soit les que ce soit les êtres humains, les animaux et ainsi de suite. Et alors c'est quoi ici, c'est quoi la règle, c'est quoi la sunnah d'Allah Subhanahu wa Taala, c'est quoi Allah Allah azza wa jall ينشر لهم الثناء Allah azza la la la belle parole la belle image la renomée le salam et ainsi de suite après eux ça c'est une règle une règle qui ne change pas et qui ne changera jamais c'est comme ça que Allah azza wa jall il l'a établi dans cet univers c'est pour cela qu'il ne, qu ne faut pas il faut être aucunement ici le répar al-hasan al les louanges les paroles qu'on trouve que les gens donnent pour ceux qui sont vivants. Remarquez ça. Les gens sont très faciles à parler du bien de ceux qui sont vivants. Parce que très souvent, c'est par hypocrisie ou bien par rarba. Les gens, ils ont besoin de quelque chose auprès de cette personne. C'est quelqu'un de riche. Les gens, ils vont parler du bien des riches, des influents, des puissants et ainsi de suite. Pourquoi Parce que les gens... Euh, aimeraient être comme eux, avoir la douillette que eux ils ont, ou bien les gens aimeraient se rapprocher de eux, mais dans le cœur ils n'ont pas si euh, ils n'ont pas beaucoup d'appréciation pour eux, ou bien même parfois ils vont les détester. Remarquez dès que la personne elle va mourir. Alors là, on va faire euh, les louanges, parler du bien de Elle, faire un texte comme ça pendant quelques jours. Après ça, rapidement, la personne sera, sera aux oubliettes. Et très souvent, celui qui est sur le Hak, sur le chemin dans la sur la vérité, eh bien, lors de sa vie, il va faire face à beaucoup de critiques, de dénis, de rejets, de mauvaises paroles, d'insultes, de habille et ainsi de suite. Mais ça, ça ne l'affecte, ça ne devrait l'affecter en rien, parce qu'il sait que le Hak. C'est l'haq, la vérité auprès d'Allah Azzawajal. Et là où la vraie image, elle va sortir, elle va se produire, c'est après la mort des gens. C'est après la mort des gens. Et celui qui fait le bien, celui qui est Mohsin, qui adore Allah parce que, soyons très clairs, l'être humain, de par sa nature... Il aime qu'on parle du bien de lui. Ça, Ce n'est pas un mal en tant que tel, on peut, ne on peut pas rejeter cette réalité. Mais ça, ça ne doit pas nous pousser à tomber dans rien, dans l'ostentation ou bien dans d'autres formes de shirk ou qui se rapprochent de shirk comme le fait ici de vouloir toujours satisfaire aux gens. Parce que c'est ça l'épreuve ici de l'Iman, c'est de croire que l'appréciation des gens, eh bien, elle se retrouve auprès de Azza C'est Allah Azza wa qui contrôle les cœurs des gens. Et que ce qui compte avant tout, bien sûr, c'est que Azza lui-même, subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de nous. Remarquez que celui qui est satisfait de moi et de vous lors de notre vie, Il peut être une menace pour nous. Pourquoi Parce qu'il peut être une menace pour nous. Parce qu'il pourrait affecter nos actions. pourrait être affecté selon l'appréciation de cette personne. Cette personne-là, elle aime ce que je fais. Alors, je dois continuer à le faire même si c'est une mauvaise chose. Alors, l'appréciation des autres lors de notre vie, ça nous affecte. Ça peut affecter nos actions de façon négative. Ça peut devenir une menace pour nous. L'appréciation des autres pour nous après notre mort, ça ne nous affecte en rien du tout. Ça ne nous affecte en rien du tout. Alors ici, tout comme Rizq, remarquez que tout, tout comme pour Rizq, pour la richesse, pour l'argent. On aime l'argent, mais il y a des façons halal, des façons haram pour avoir l'argent. La même chose ici pour être apprécié par les autres êtres humains, surtout par les croyants. Il y a des façons halal pour le faire, il y a des façons haram pour le faire. Les façons haram pour le faire, c'est encore une fois d'essayer de satisfaire aux autres faire ria, l'ostentation, et ainsi de suite. La façon halal de le faire, c'est quoi C'est craindre Allah Azza wa Jal, faire le bien avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit être certain que Allah Azza wa Jal, comme il a promis subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il va laisser une belle appréciation pour cette personne-là, Après sa mort, et le plus que la personne, elle était Mohsin auprès d'Allah Azza le plus grand que son appréciation, elle sera auprès d'Allah Azza Remarquez ici, si, si on parle même pas des prophètes, quelqu'un pourrait dire, les prophètes, ils sont soutenus par des miracles d'Allah Azza c'est une exception et ainsi de suite. Remarquez, si je vous dis Imam Al-Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, combien de personnes depuis la mort de ces imams là On dit « Arhamouhullah »« Radiyallahu anhu » Combien de personnes ont bénéficié de leurs sciences ont parlé de leur biographie, de leur vie, ainsi de suite Est-ce que ces imams-là ont investi Est-ce qu'ils avaient recruté des agences de relations publiques, de publicité pour parler de leur renommée Non. Et aujourd'hui, il n'y a personne dans ce monde. Il n'y a aucun être humain, je défie quelqu'un de pouvoir la faire une chose pareille, il n'y a aucun être humain dans ce monde qui est capable de dépenser même des millions de dollars ici Donc, pour promouvoir son image, pour que son image soit comparable à Al-Bukhari après sa mort. Impossible. Il n'y a personne qui peut faire ça. La seule façon d'avoir ça, bien sûr, c'est un don d'Allah Azzawajal. Ça vient avec, avec Al-Ihsan. Et c'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, que nous, alayhi salam, ça c'est l'ayat numéro 81. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il était certes un de nos serviteurs. Croyant, nous, ﷺ, il était incroyant. Thumma al aharina. Ayah numéro 82. Il dit, Subhanahu wa Taala, que par la suite, nous euh, noyons les autres. Toutes les autres personnes ont été noyées. Få lärk är en av de mest populära köttprodukterna i de nous, ceux qui de de de de de Et lors de notre prochaine séance on va parler du prochain bloc de ayet qui nous parle de l'histoire de Ibrahim, alayhi as histoire qui est extrêmement intéressante comme elle est citée ici dans Sourate as saffat Wallahu ta'ala ala wa a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka, ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sabbihij ajma'in.